TV. This is Neil's fans and Emily Brown, Brown. Unified, Unified. c'est ici que tout démarre Fun Radio Le son floor <t 'es> Słuchaj, Radio. Bienvenue à tous, c'est que du fun jusqu'à 20h sur Fun Radio pour m'accompagner comme chaque jour. Il y a l'homme à la casquette aux jeu vidéo, à Smart Toys, à tout le monde en finale, c'est Goffman. Salut Goffman. Hello Ça va bien Bah euh, oui, un petit problème de voiture, tu sais le genre de problème, t'entends la courroie tourner, tourner, tourner. Ah, ça le début de semaine quand même. Lundi, ah, oui. ça, ah, ça, ah, ça nique le moral un peu quand même pour la semaine, ça non Non, mais par contre, la voiture bien. Il oui. <rire> y a également Laurence, ça va Laurence Bah un peu cassé, crobaturé, mais ça va. Ah pourquoi <rire> Bah j'ai repris le sport ce week-end. Ah, ça fait mal ça, en reprise du sport. Pour ouais. <rire> être euh, très très belle sur Si vous partez au mois d'août, euh, bon courage si vous partez et bonne chance pour les autres qui sont en encore en train de tra travailler. Prochaine l'émission le Saral Salov, Kaufman, tu vas lever sur ben Moi je vais râler, non Tu vas râler Ouais. Bon, comme tu veux, tu ben vas râler sur. Je suis un gros râleur, je vais râler sur un croque-monsieur. Un croque-monsieur Qui se la pète Un croque-monsieur, c'est un aliment Oui Ok Ça n'empêche qu'il se y fait <rire> Très bien Et toi Laurence tu vas lever sur Sur deux stars qui n'ont pas besoin d'être bling bling Pour prouver leur amour et même à leur mariage Donc j'ai trouvé ça top Ok très bien D'ici 20h on aura également des places pour Walibi à vous offrir 4 entrées pour Walibi Mais là il est 17h mmh. Fun Radio. Fun. Fun. Les infos c'est avec Carlo Salut Carlo Hello David, salut à tous un Patriot Act à la Belge. Voilà la proposition faite par Bart de Wever, le bourgmestre NVA d'Anvers. Une proposition qui ne fait pas que des adeptes, hein. bien loin de là. Alors le Patriot Act d'abord, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble de mesures antiterroristes prises par les États-Unis. Juste après les attentats du 11 septembre 2001, des mesures qui restreignent les libertés fondamentales. Or de Weaver, à partir du moment où on sait qui sont les jeunes radicalisés et où ils se trouvent, on devrait pouvoir les mettre hors d'état de nuire avant qu'ils passent à l'acte. Réaction de Gaines, le ministre de la Justice. On peut comprendre que les gens aient peur, mais en ce qui concerne les dirigeants politiques, cette peur est mauvaise conseillère. Il plaide plutôt pour un renforcement des lois qui existent déjà. et rappelle que de nombreuses mesures qui tomberaient sous le coup d'un patriote acte sont déjà en vigueur ou le sont bientôt, comme l'élargissement de la détention préventive pour les suspects de terrorisme. Autre réaction, celle de Gwendoline Rutten, la présidente de l'Open VND qui rappelle qu'après le Patriot Act, les états unis ont eu besoin d'un Freedom Act pour rétablir leur liberté bafouée. Le terrorisme a été également évoqué par le pape François dans l'avion qui le ramenait de son voyage en Pologne, où les journées mondiales de la jeunesse se sont achevées hier. Toujours aussi alter dans ses propos, le souverain pontife a déclaré qu'il était injuste d'associer l'islam à la violence et que les vraies causes du terrorisme, ce sont les injustices sociales et le culte de l'argent roi, voire même tenir de l'argent Dieu au centre de l'économie du monde, alors que ça devrait être l'humain. Et le manque d'opportunités économiques pour les jeunes en Europe n'arrange rien, ils sont si nombreux, a dit le pape à être privé d'idéaux, à ne pas travailler, alors ils se tournent vers la drogue ou l'alcool ou Daesh Mais, Martin Thiel, ça n'a strictement rien à voir avec l'islam. Eh ouais, cela dit, ça va pas forcément être facile de convaincre les imbéciles qui ne peuvent s'empêcher de faire des amalgames, hein, comme ce type qui a agressé une jeune musulmane dans le métro bruxellois et lui a donné un coup de poing au visage, après l'avoir traité de sale arabe et lui avoir dit qu'elle méritait de mourir. Sur Facebook, la jeune femme en question a écrit qu'elle ne voulait surtout pas attiser la haine, mais vouloir mettre en garde les femmes se promenant seules. Allez, heureusement qu'il y ait le sport hein, pour évoquer des sujets un petit peu plus légers avec la reprise du championnat de Belgique de football ce week-end. Reprise en fanfare pour le tenant du titre brugeois, vainqueur à Malines. Pour le Sporting d'Anderlecht qui s'est imposé à Moucron. Et pour Charleroi qui a battu du Biveron 1-0. Ça a été déjà un petit peu plus difficile pour le Standard qui a ramené in extremis un point de Westerlo et surtout pour le promu Eupen sèchement battu et de manière imméritée, paraît-il, 3-0 à Zulte War Game. Nous encore la victoire de Genk face à Ostend et le nul entre Courtrai et la Gantoise. Avant le Sarah Salove, un point sur la météo. Carlo, quel temps pour demain Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, non, non, Carlo. J'en journée de tonnes demain. Entre 16 et 19 degrés grand maximum et de la pluie toute la journée Oh mince Ah c'est le bordel Ah oui c'est bordel Allez prochain rendez-vous un fond dans une heure Je vous laisse avec David et le son de 10 euros Salut Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram Fun Radio dance, Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio, le 12 flat. Posez et au calme sur Fun Radio. Okay, C'est que du fun entre 17h et 20h. Despacito, mami, yo sé que te va gustar. Despacito, mami, yo sé que te va encantar. Mueve dale vamos. Dancefloor Et c'est le moment de râler de l'OV et on commence par le Love de Laurence Alors oui, est-ce que vous connaissez Ashton Kutcher et Mila Kunis Moi je ne connais pas Kaufman, Mila Kunis Non je ne connais pas, <rire> non, je connais pas non plus. Bah, En fait ce sont des acteurs qui ont joué dans That's a 70 show, c'est une série en fait Américaine des années 2000 okay. Et donc depuis bah, Mila Kunis elle a joué dans Ted, dans Black Swan Dans Sex, Sex entre amis et plein d'autres films ouais. Et Ashton Kutcher il a joué dans Jackpot, Valentine's Day Et dans la série Mon Oncle Charlie okay. bah, Bref ils sont talentueux, ils sont ouais. beaux Ils sont jeunes mais ils sont surtout amoureux oh, Et mignon. ils se sont mariés en 2015 Ouais c'est sympa là mais, ouais, mais Mila Kunis elle vient de faire une confidence sur un En fait euh, les bagues de fiançailles Parce que voilà qui dit mariage dit quand même bouquet de fleurs euh, Dit euh, robe de mariée mais surtout alliance ouais. Et donc du coup les deux stars euh, Ont décidé de pas faire comme les autres Et d'acheter des grosses bagues euh, bling bling euh, Qui valent super cher parce que tout simplement Elles ont acheté leurs bagues euh, sur internet Et ouais. elle coûtait toutes les deux 90 et 100 dollars. C'est tout. C'est tout. Ah, ça coûte pas cher ces noms donc... Non, pas cher. Une et bonne donc... affaire. Exactement. Et donc moi je trouve ça trop mimi parce que voilà une fois de plus ils montrent à quel point ils sont humbles, ils sont pleins d'humilité et ils sont super euh, modestes. Et euh, moi j'adore ça. Je trouve, ça que... je trouve que leur amour est encore plus beau. Ouais c'est vrai c'est plus beau. Ah. C'est pur tout ça. <rire> c'est encore jeune tout ça. <rire> Kaufman toi t'as râlé. Oui mesdames, mesdemoiselles, messieurs je râle contre un aliment, contre le croque monsieur. Toi oh, t'as pété un câble toi. Hein. Ça va pas. <rire> pas du tout. Imaginez le ce croque monsieur deux tranches de amélioré avec du champagne Dom Pérignon et de l'or comestible. Rien que ça. Mmh. Le sandwich est ensuite garni d'un beurre à la truffe blanche et du fromage italien Podolizzo. Une petite bisque de homard accompagne le tout, servi sur une assiette en cristal. Je vous parle <rire> d'un croque-monsieur qui se la pète avec des bah aliments ouais. qui se la pète. Le tout vaut 214 oh dollars. Oh. Il est servi exclusivement dans un resto aux Etats-Unis et il porte le doux nom de Quintessentiel Great cheese. Mais qui va l'acheter ça Personne Bah, Laurence. pas grand monde. Et en plus, ouais. t'as vu le prix, c'est pour ça que je râle. Ouais, parce que moi, sûr. je veux bien goûter, mais à ce prix-là, <rire> non, non merci. Tu vas le voler, tu vas, tu vas aller le voler, Laurence. Bah, perso, moi, je le mange pas. Je fais plein de photos pour Instagram et tout, <rire> mais, euh, mais je le mange ouais, pas, non. non Non, mais on le mange pas. Et même, tu l'encadres, tu le mets quelque part dans la maison. <rire> c'est un objet de valeur, tu ça. Ouais, c'est quoi, est quoi avec ça le fromage, sur <rire> les 200 C'est Allez, les amis qui passent à la maison. Ça sent bizarre chez toi. Mais regarde, c'est mon croque-monsieur à 214. Je l'encadre chez moi dans le salon, il est beau, non <rire> Allez, pour la suite, ça se passe avec le combien ça coûte. On a des cadeaux, pour faire gagner des jeux vidéo et des packs fun. Et là, je vous propose Cashmere pour la suite du Sundance Floor. Sip on Jack and stay I'm here to run the tables Oh how dare you go Funne radio, fun radio, fun radio, fun radio, fun radio, fun radio. sur Fun Radio la suite du Sundance Floor avec Calvin Harris et Rihanna c'est le moment de jouer combien ça coûte j'ai un prix en tête et au 63 à 22 vous devez deviner à quoi il correspond à des cadeaux à faire gagner Kaufman bah oui on est venu les bras chargés de cadeaux histoire de vous faire plaisir toute cette semaine et d'ailleurs pendant tout l'été on a des goodies jeux vidéo ouais. on a des t-shirts on a des euh, petits gadgets des petits bracelets on a aussi des packs fun à vous filer bref Allez-y, faites-vous plaisir, vous nous envoyez un SMS au 6322 ouais. contenant votre proposition Et nous on interagit en direct, on vous dit si oui ou non, vous êtes dans le bon, dans le vrai, dans le faux On y va Prix du jour, 119 euros, Laurence Kaufmann avait posé des questions pour aider les auditeurs Laurence Est-ce que c'est un vêtement Non, ce n'est pas un vêtement, Kaufmann Est-ce que c'est professionnel ou plutôt euh, de divertissement Divertissement Est-ce qu'on peut l'acheter dans un supermarché Non Est-ce que c'est un objet qu'on peut emporter avec soi Non Est-ce que ça fait du bruit Ouais, légèrement quoi. Est-ce que ça sert plus aux enfants ou plus aux parents Aux enfants. Est-ce qu'on le trouve euh, dans le jardin Oui. Ah, donc c'est un produit donc, qui sert à l'extérieur, qui sert aux enfants Ouais. Euh... Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63 6322. Est-ce que c'est un objet sur lequel on glisse On glisse bah, non. Enfin, mais... Genre un toboggan quoi. Ah non non, c'est pas un toboggan. Est-ce qu'on met quelque chose dessus Bah euh, oui oui oui on met quelque chose dessus D'accord Est-ce euh, que c'est électrique Non Est-ce qu'il y en a un dans tous les pays Oui Est-ce que c'est un, est un, euh, oui, est un objet de cirque -ce ah, Oui c'est un objet de cirque On peut dire ça comme ça, ouais. on peut dire ça comme ça, on peut en voir au cirque Est-ce que ça sert à faire du sport aussi Oui, oui, c'est physique comme truc, hein, honnêtement. C'est pour les enfants, mais les parents peuvent y aller aussi de, de, dedans. Hein. Dedans Ouais, dessus aussi. <rire> dessus ou dedans Fais de, si attention à ce que tu dis. Hein. Si c'est fermé, c'est dedans, mais okay. on y va dessus. Ok. Ah oui, d'accord. On me dit une piscine au 6322. Non, ce n'est pas une piscine. Allez-y, on a des cadeaux à vous faire gagner. 6322 pour donner votre réponse. Le numéro qui termine par 40 à la bonne réponse. Bien joué à lui. Je récapitule. Ouais. Un objet destiné aux enfants. Ouais. Sur lequel... On saute Ouais, on saute, ouais. D'accord. Qui est à l'extérieur de la ouais, maison C'est ça. Qu'on trouve dans le jardin, probablement. Oui. Bah, il faut un jardin quand même. Hein. Tu peux pas le mettre à la maison. Hein. Tu fais ça à la maison, tu casses le plafond. <rire> C'est direct. Hein. Parce que tu sautes, mais hop, là, ça te fait monter un petit peu. D'accord. Ça te fait monter un petit peu en l'air. Autre question autour de la table Donc on rebondit en fait avec cet objet là. On rebondit. Est-ce qu'il y a des filets de sécurité Ouais, il y a des filets de sécurité. Parce que s'il y a pas de filet. C'est dangereux quand même, hein, comme, comme truc. On me dit une euh, balançoire au 63 Non, ce n'est pas une balançoire. Est-ce qu'on peut faire des cumulés en sautant? Décumuler ouais. C'est Quoi, décumuler Je connais oui. pas ça. Bah, faire un cumulé euh, Ah, sauter. faire un saut, ouais. Et faire ouais. Un... Oui, on peut faire ça. te <rire> faire un cumulé, excuse-moi, j'ai fait 3 ans de gym. Euh, je reviens de la gym, là, je fais des cumulés, moi. <rire> oui, on peut en faire des cumulés, Kaufman. Vous avez trouvé ou pas Kaufmann Je pense, ouais. Tu penses avoir trouvé, Laurent Oui, moi aussi. C'est quoi la première lettre, à votre avis T. Et pour toi, Kaufman Au moins un R. Un R ah, Non, c'est pas un R. <rire> c'est raté, alors. Oui, c'est raté. Effectivement, ça commence par un T, si vous avez la bonne réponse. Vous l'envoyez au 6322. Je prends un gagnant juste après. Calvin Harris et Rihanna, Fun Radio. On night awesome. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en stop. Welcome in the biggest clubbing party. Party Fun. Party l'émission club de référence en Belgique. c'est sur Fun Radio. Ce sont les semaines du marché chez Lidl. Jusqu'à mercredi, 33% de réduction sur la salade multicolore belge, soit 59 cents pièces. Servez une bonne salade multicolore à vos amis maintenant. Parce que d'habitude, la seule chose de multicolore qu'ils mangent, c'est les trois sauces sur leur burger. Les produits frais de chez Lidl, pour tout ce qui compte. Après avoir traversé un désert, affronté une tempête musicale,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 À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noise pour un set exclusif avec Oksun, DJ Party Fun. This is Kid Noise en live, c'est vendredi 12 août à Malève sainte marie près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be, une organisation du comité du 15 août et TNT Musique. Le son, dance floor, Waves, but I want to see them at first light after a long night and see the sky take shape. But I want to see the stars burn after I had my turn. And oh, oh,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 La suite du son Floor, ça se passe avec David Guetta Avant le fun beauty de Laurence et le fun game de Kaufman. On était dans le combien ça coûte Avec le prix du jour, 119 euros Mais à quoi il correspond J'accueille Michel pour savoir Salut Mickaël Bonjour à tous Salut, Salut Michel. Comment ça va bien Mickaël Ça va, ça va Fini les vacances, on est sur le retour Et ouais Ah t'es sur le y chemin là c'est ça S'il vous plaît T'es sur le chemin T'es en voiture c'est ça Ouais, ouais je, suis, ouais, je suis sur la route ouais. Ah ok tu revenais d'où euh, bon dans les Ardennes oh, Sympa ah, ça On passe ouais. y pas petites vacances Donc je connais pas vraiment les Ardennes Kaufman, tu Moi, connais Moi je connais bien Il y a des, des jolies balades À faire de ce côté là hein. Ouais c'est assez chouette Ça va Bon tant mieux Parfait 119 euros euh, Ça correspond à quoi Michael euh, j'avais pas écouté en fait et Tu penses c'était quoi la réponse envoyé quoi comme réponse euh, Un trampoline Ah t'envoyais un trampoline Ah voilà Attends on vérifie. Ouais.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 Bonne chance, Michael! Tu repars oh. avec un pack Merci. fan, Michael! Bravo! Enfin, pour trouver sans écouter, c'est que t'as un gars qui aime s'envoyer en l'air. <rire> le mec est quand même fort, il me fait Les gars, moi j'ai pas écouté la, la question, mais je vous donne quand même un trampoline. Et t'as la bonne réponse, t'as de la chance, Michael! Ouais, j'ai quand même écouté la question. <rire> parfait, Michael, on prend tes coordonnées en antenne de bouche, surtout pas, Michael! Bonne soirée, fais attention sur la route pour la suite. Le fun, Beauty Laurence, on parle de quoi? On va parler des astuces de grand-mère pour enlever les tâches. Ah, sympa ça, les tâches, toutes les tâches? mais on va parler de certaines tâches en particulier. Ok, parfait! juste après, David Guetta, This One For You sur Fun Radio. sur Fun Radio avec le son d'Amir qui arrive. Il y aura également le fun game de Kaufman, on parle de quoi aujourd'hui On parlera d'un footballeur qui a abandonné sa passion à savoir le football et donc son métier pour devenir footballeur ouais. virtuel. Non Il a arrêté le vrai métier Pour devenir ce <rire> refi <rire> ah, On verra ça. Ah, okay. Très bien Maintenant c'est l'heure Du fun beauty de Laurence Toutes les nouveautés beauté Dans le fun beauty Avec Laurence Et comment on enlève les tâches Exactement Parce que voilà, les tâches Ça arrive quand même Toujours au mauvais endroit Au mauvais moment Au mauvais moment pardon ouais. Donc ça arrive bah, quand, es, quand tu te sens beau Quand tu te sens frais Quand tu es prêt à partir <rire> ouais, vrai. Et souvent ça arrive Sur le nouveau jeans Qu'on vient d'acheter Ou le chemisier préféré qu'on a Et donc du coup bah, Soit ça va bien Et donc du coup On frotte un peu Avec de la lessive Et de l'eau Et ça part Ouais. Et sinon au pire on enlève et on, on jette ouais. carrément à la poubelle. Effectivement. Donc du coup comme moi j'ai envie d'éviter le pire à nos auditeurs, j'ai cherché quelques petites astuces pour enlever les tâches. Ah des remèdes de grand-mère. Exactement. Très bien. Et donc en premier on va s'occuper des tâches de sang. Ouais. Alors bah souvent on se coupe le doigt avec que ce soit du papier ou un couteau euh, voilà sans Et ça exprès. arrive direct sur le t-shirt. Exactement ouais. et souvent sur le t-shirt blanc. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on jamais un malheur n'arrive jamais seul. Et donc du coup bah vous les gars comment vous feriez pour enlever une tache de sang sur un t-shirt blanc? Kaufman euh, j'essaie déjà de pas me couper ça, sûr. <rire> mais si j'ai du sang je lèche moi. Ah tu lèches. C'est ah, Dracula, Dracula Le mec c'est mec, <rire> le mec, le mec, Dracula Non je sais pas moi de l'eau de javel hein, carrément hop comme ça il est il repense, Ah ouais, mais carrément mais radical. Non. Ça détend tout. Bah oui mais comme ça au moins t'as une nouvelle couleur ça se voit plus. Bon on oublie on y Alors moi ce que je fais c'est on saupoudre en fait la tâche avec du gros sel. Ah du gros sel C'est pas du, du fin, c'est pas du petit, c'est du gros sel avec un peu d'eau. On laisse agir au moins deux heures Et en fait le sel aura pour effet d'aspirer le sang Ah c'est bien ça C'est donc donc, super bien Et du, donc du coup après on rince à l'eau froide ouais. Et à la fin bon, on met en machine et ben voilà Et parfait c'est enlevé Et la tâche sang. est partie Oh magnifique <rire> Deuxième Ben ensuite on s'occupe des tâches euh, de cuisine Ouais. Ben souvent en cuisine bah la pire des tâches ça reste quand même l'huile ouais, Et vrai. donc du coup on imagine Bon on est en train de cuire par exemple une saucisse ouais. On veut la percer pour enlever le gras ouais. Et donc du coup ben On se retrouve avec plein de petites tâches d'huile sur nous Parce que ça se pique, <rire> en fait Ça devient dégueulasse ouais. Donc t'es dégoûté T'es quand même plus fin Et donc du coup bah, Comment vous les gars Vous faites pour enlever La tache d'huile Sur le, le t-shirt Moi j'égalise y J'en mets partout Moi euh. <rire> ouais, je sais même pas Moi, y a Le citron peut-être Ah non bah bon, Pas le citron non plus Bah en fait On prend de la craie blanche La craie Ouais Qu'on émiette ouais, Faut que j'en avoir à la maison de la craie blanche Ouais maintenant Tes auditeurs le savent Ils vont l'acheter Ils vont prévoir vrai. le coup Et donc vrai. du coup On frotte avec une brosse Ouais Et après, tout simplement, ben, on rince et on met en machine et c'est parti. Ah, mais c'est magnifique Puis, quand ça même. Fonctionne ça fonctionne aussi avec la fécule de maïs et le savon de Marseille. Ah, le savon de Marseille, ça j'en ai à la maison, je peux le faire. Ah, magnifique. Ben voilà, tu <rire> vois. <rire> Il y moi Je pas moins... été chercher mon savon à Marseille. <rire> je sais pas où vous allez, mais. Euh... On oh, va loin pour chercher le savon. <rire> la troisième tâche, David, ouais. je te la dédie à toi. Pourquoi Parce que je sais que tu l'as fait tout le temps. C'est quoi T'es un moment en amarre. C'est quoi bah, Je te laisse deviner. Tu n'aimes pas la tâche de quoi C'est une tache pas. que tu fais tout le temps. Je fais attache la de crayon. De crayon de, de stylobi. Ouais, stylo Alors explique-nous d'abord comment tu fais pour une, faire une tâche de stylobi dans tes poches. Mais c'est très simple parce que je travaille avec un stylo en fait à la radio, j'ai mis le stylo dans la poche, <rire> mais à la fin de l'émission, j'oublie de l'enlever le stylo. Il suffit que je compresse comme, comme j'ai un peu grossi en fait, je vous avoue. <rire> le, le jean est très compressé sur moi, ce qui fait que le stylo est compressé il explose dans le ouais, jean. Ouais, enfin t'as quand même ce que tu oublies de dire, hein, je balance un petit peu, que c'est le seul club de, de stylo dans ce <rire> bâtiment. Le gars si y <rire> qui le prend dans sa poche. j'en ai 15 à la maison. C'est peut-être le karma qui te rattrape justement. me tu fais ça Bah écoute C'est au okay, cas où il y en aurait plus y C'est vrai Alors comment on l'enlève Bah alors comment on l'enlève Bah tout simplement On prend de l'alcool à 90 degrés ouais. On frotte la tâche Et on met en machine Et normalement c'est parti Ok c'est bon Sinon On applique aussi de la laque En fait ouais. sur la tâche On laisse sécher un peu Après on frotte, on frotte avec un peu d'eau vinaigrée, ouais. on met en machine et c'est parti aussi. Ah bah voilà, comme ça j'ai plus de tâches, c'est bon Kaufman je peux encore Exactement. en piquer des crayons ouais. maintenant. Et, <rire> tu devras, et tu devras plus embêter ta maman non plus. <rire> c'est ça aussi. <rire> pour la suite, le fun game Kaufman on évoque... On évoque ce footballeur qui a abandonné le foot pour retrouver le foot, mais de manière virtuelle. Très bien, c'est juste après Amir, j'ai cherché sur Fun Radio, c'est que du fun jusqu'à 20h. Mmh.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 Qui débarque sur fan radio avec Wendance. Avant le fun game de Kaufman C'est le moment de gagner vos cadeaux et vos places Pour Walibi, 4 places à gagner pour Walibi Avec la nouvelle attraction Pulsar Alors j'ai pas été à Pulsar, je vais vous avouer Mais j'ai vu la vidéo de Walibi Ils ont mis en ligne la nouvelle attraction Pulsar Alors j'ai regardé, t'es dans un petit bateau T'es <rire> tranquille, petit bateau bleu Et ça te fait une sorte de balancier en fait Tu ah ouais montes, tu redescends, tu montes, tu redescends Alors, faut pas avoir le mal de mer Ouais, c'est ça. Kaufman t'es mal barré pour aller là-dedans ouais. toi Et hop tu remontes, tu redescends, c'est la nouvelle attraction Pulsar Vraiment c'est une tuerie, ouais, vraiment, ouais. vraiment, tout le monde veut y aller Tout le monde... Oui, Laurence, mais ça fait pas juste ça quand même, parce que toi tu l'expliques un peu comme ça, mais je pense que ça va un peu vite ah, mais ça quand va même. Bien sûr, ça va oui, voilà, vite. Mais... En résumé, c'est un voyage de 70 secondes. Voilà. Dans ce voyage de 70 secondes, il y a trois allers-retours, une vitesse allant crescendo et trois sensations uniques. T'as oh, l'impression euh, de glisser, ah, voilà. t'as l'impression de voler et, et malheureusement, t'as l'impression de chuter face à <rire> oh, ouais, C'est une première mondiale. Walibi Il est -E euh, le premier à voir ce genre d'attraction. Ça se découvre aussi bien en famille euh, qu'entre amis. Et pour les curieux qui ne craignent pas l'eau, un spectacle. Pourra t'être admiré pour ne pas en perdre une goutte, c'est à dire qu'on voit aussi en plus des trucs autour de toi, c'est complètement animé. Tu reçois, un spectacle. Un tu reçois un peu d'eau quand même quand tu ah fais attraction. Euh... Non, non, non, toi, ah, Parce que tu montes vraiment très haut. Es, je pense qu'à 90 degrés, ouais. à 90 degrés, et hop, ouais. après tu redescends, et hop, après tu remontes, tu redescends, tu remontes. Tu remontes ah, c'est ah, oui, Sur génial. le site de l'attraction, il est bien marqué que ça éclabousse. Ah, oui, ça éclabousse un peu, oui, <rire> Pour gagner vos places pour Alibi, vous envoyez Pulsar au 63 22 Pulsar P-U-L-S-A-R. Pulsar au 6322. Puls on a 4 places à vous offrir Kaufman va vous parler d'une autre attraction dans quelques minutes T'as déjà choisi toi? Oui le Delta oh Terror moi Oh oui, oh, J'ai aussi vu ça, j'en ai, je ai fermé les yeux et, et Laurence, il va aussi parlé d'une attraction hein. Ouais, du Cobra Voilà, ça tout ça, il y a plein d'attractions à Walibi à Walibi, -E y -E tout est permis Walibi, -E vous envoyez Pulsar au 6322 pour gagner vos 4 places Il y aura forcément un gagnant d'ici 20h Pour la suite de l'émission, ça sera avec le fun game Kaufman. Oui, on parlera de ce footballeur Brésil <rire> Brésil Brésil qui parle pas oh. français mais oh, chaleur, chaleur au Bacalau, <rire> et qui a un modèle le football pour revenir au football. Un ah, football virtuel Il n'est pas passé de l'homme à femme, non Arrête, <rire> euh, Il est passé au virtuel. Il oui. est passé au virtuel, on en parle juste après Drexoff en radio. Proximus présente. Tiens, t'as vu Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt Alors écoute bien, ça c'est quoi oh, bah, Ça c'est une basket. Ouais. Et ça Le tennis. Ouais, oui, absolument. Attention maintenant, plus dur, ça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 Is it a yes or is it no? 17h20 sur Fone Radio Baby I like your stuff Grips on your ways front way back way you know that I don't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 Down, I'll take it slow I Je vous propose de et A pour la suite du son Avant les meilleurs moments de la pure, place au fun game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Et on va vers le foot aujourd'hui. Incroyable histoire. En janvier dernier, un bonhomme nommé Wendell Lira, brésilien. Ouais, brésilien, tu ne enfin, savais pas la faire comme ça. <rire> <Je vais pas rire> rien comprendre, Brésilien de 27 ans remportait le prix Pouscash ouais. 2015. Qu'est-ce que c'est le prix Pouscash C'est Le meilleur jeune, non C'est le plus beau but de la Un plus écouté. beau but, ouais. Un geste technique acrobatique avec son club brésilien qu'on va vous mettre en ligne sur funradio.be. Bref, il a la gloire. Ouais. Il est beau, il est jeune. Mais malheureusement à cause d'une série de blessures qu'il a affecté ces derniers mois, oh le jeune homme a déclaré le jeudi 28 juillet pour être précis parce que la presse était là qu'il allait prendre sa retraite sportive. On ah. se dit bah il va profiter. Ouais. Il va abandonner le football. Bien sûr, il va se reposer maintenant. Eh bien non, pas du tout. Il a dit qu'il allait devenir joueur virtuel. Il veut devenir champion du monde à FIFA. Mais ça rapporte rien ça Bah si quand même, ah, y des... rapporte de ah, bien, bien sûr, il ah, y a des tournois pas. organisés dans le monde entier et il y a moyen de bien gagner sa vie. Ouais, ouais. Maintenant, on eu le besoin de te dire qu'il y a beaucoup de concurrence qui ouais, s'est installée sûr. et qu'il allait même ouvrir en plus de tout ça une chaîne YouTube pour suivre son parcours, son ambition est donc de devenir champion du monde de la discipline. On lui souhaite bon courage et euh, petite info pour lui, eh bien euh, FIFA 17 sortira donc le 25 septembre sur PS4, Xbox One, PC, PS3 et Xbox 360. Ah, et voilà. C'était le premier jour, il va être à la sortie. Bah, lui, je hein. lui conseille, ouais. <rire> Laurence. C'est un beau projet, mais qu'est-ce qu'il dit parce qu'il est fort au foot, en vrai, qu'il est fort au foot à FIFA bah, oh, Ça veut rien, rien dire, du tout, rien du tout. Ah, okay. On peut être très bon à FIFA et très bon en ça. foot. Ouais, c'est un, ah, okay. un effet d'annonce qu'autre chose. Oh, c'est ça, il a voulu oh, faire parler cool. de lui parce qu'il était jeune et voilà, il a arrêté le foot, il voulait faire parler de lui. Bah, il a trouvé, il a trouvé une bonne raison, je trouve. Nouvelle oh, oui, reconversion. Oui, oui. Ouais, ouais c'est pas mal. Dans une heure, on évoque quoi De Sony qui éclabousse carrément toute la concurrence. Ils font mal à tout le monde. Très bien. Il y aura également le Saral Salop dans quelques minutes, mais là, je vous propose les meilleurs moments de la Pio. Avec Audrey. La P Hour est partie se dorer la pilule au soleil. Mais elle vous laisse de petits souvenirs tous les jours. Écoutez. il y avait une auditrice qui nous écoutait depuis son bateau. J'ai cru que c'était une feinte parce que, a priori, ouais, pas, en pleine mer, fun radio, ça capte pas. Et eh ben, il pas. paraît qu'elle nous écoute vraiment depuis un bateau. Ça se trouve, c'est un petit bateau gonflable dans sa piscine, <rire> je suis sûr. Ça va, Céline Salut les gars, salut Audrey. Eh, Céline, tu nous mitonnes y Non, non c'est vrai, tu nous bateau. Enfin, Mais enfin, comment c'est possible pas. Déjà, t'es où, où en bateau Bon, on n'est pas à la Côte, hein, on est juste sur la Meuse, hein. Ah, c'est ça. Mais dis, ça va hein, ah, Arrête de nous arnaquer, oui. hein, Céline. Et quoi, tu nous écoutes depuis ton bateau C'est trop drôle. <rire> ouais, et on je... est sur notre bateau, et on écoute une radio. Cool. Eh, je savais même pas qu'il y avait une radio sur un bateau, moi. Et moi, je veux aller l'argent sur non, le bateau. Il y a une radio, mais euh, une petite radio portable, la pile trop drôle! Ah, puis... <rire> C ils sont en mode dance floor sur leur bateau. Vas-y, mets-leur un son, Sandro, qu'ils se mettent dans l'ambiance. Vas-y, hé! Hey, Rêve Titanic! Y... Oh, ben, bien, tu vas couler! <rire> Regarde bien devant toi! Oh bah non, les gars, sérieux! Céline, ouvre les bras, vole comme un petit papillon. Vas-y! Est-ce que tu as un Leonardo DiCaprio avec toi ou pas? Pardon. est-ce que as un est petit, tu un euh... y petit Ah bah ça, <rire> hey, oh, tu veux pas que je gueule aussi. Est-ce qu'il y a euh, Leonardo DiCaprio près de toi Est-ce que tu avec ton chéri Ouais. Ah ben y voilà. Le nouveau blond, est près de moi. Eh ben eh, dis-lui prends-moi par la taille et euh... enfin prends-moi par, prends par la taille, non. J dis j'ai les bras trop courts, chéri. <rire> <rire> voilà, et vous refaites la scène du Titanic le tout sur la Meuse et ça c'est beau les gars. C'est magnifique. Voilà. Voilà. Contre, la... Sur, sur la Meuse, ça s'appelle le Tétanec. <rire> le Tétanec a dit une fois, ça va être génial. Le Tétanec a dit non. Ouais. Ah bah, allez. Eh ben, et euh, bonne balade, Céline, amusez-vous bien. Merci pour le coup. Bisous, oh, oh, tu reviens quand tu veux. Eh, bisous, hein, les gars. Bisous. À la prochaine. Allez, tout, ouais. de rien. Oh, bisous, Dieu. Céline. On te kiffe. Big up à toi. Hein. Bisous, Céline. Belle été Et rendez-vous à la rentrée avec la P Hour dès 17h sur Fun Radio. train at dawn back in the place where i was born and it's been 10 years since i've been gone it took me 10 years to know i'm wrong i've been everywhere and nothing is new and i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 Dans quelques minutes, c'est Imani qui débarque sur Fun Radio. Il y aura aussi le saral salove Kaufman Tu as levé toi c'est ça hein oui, bah oui je vais vous raconter une histoire Quelle histoire John est amoureux de Mélanie qui aime ouais. Dylan Qui lui-même est tombé amoureux de Philippe oh. Qui lui-même vient de mourir <rire> Donc c'est compliqué la vie On vous parlera ouais. des feux de l'amour dans quelques secondes <rire> Très bien et toi Laurence tu as râlé sur Bah oui ben moi j'ai trouvé une mère qui est un peu tête en l'air ou inconsciente Je sais pas encore trop comment l'appeler Mais je pense qu'on va te découvrir ensemble euh, comment a nommé. <rire> Très bien là il <rire> est 18h Fun Radio Les infos c'est avec Carlo, salut Carlo Hello David, c'est à tous. Les messes dominicales, c'est une très ancienne tradition évidemment, mais celles qui ont été célébrées hier ne se sont pas un petit peu particulières hein, vu qu'elles ont été les premières depuis l'attentat terroriste en Normandie qui a coûté la vie à un prêtre et qu'elles ont été suivies par de nombreuses personnes de confession musulmane venues montrer leur solidarité avec les catholiques et ce à l'appel des responsables de mosquées et de nombreux imams ainsi par exemple à la cathédrale de Rouen près du lieu du drame de mardi dernier une centaine de musulmans ont pris part à la au côté des fidèles catholiques, mais ça a été le cas dans d'autres pays aussi, et notamment en Belgique, où une douzaine de musulmans ont prié aux côtés des chrétiens hier soir à l'église Notre-Dame des Récollets à Verviers. Vous vous souvenez sans doute de ce vol de la Malaysian Airlines qui a disparu des écrans radar en mars 2014 alors qu'il avait rejoindre Pékin. Ça fait presque deux ans et demi maintenant et tout ce qu'on a retrouvé jusqu'à présent, c'est une partie d'une aile de l'appareil sur les côtes de l'île de la Réunion. Donc on sait juste que l'avion s'est abîmé en mer. Mais aujourd'hui, un expert en accident aérien affirme avec certitude que ce crash a été volontairement provoqué par un des pilotes. Et dire ses conclusions de l'examen du débris en question, qu'un débris d'une aussi grande taille a été retrouvé, dit-il. Il a le signe que l'accident été voulu, quelqu'un a précipité l'avion dans l'eau et il n'y a aucune autre piste à suivre. Fin de citation. Voilà qui fait évidemment penser à un autre crash, hein, celui d'un appareil de la German Wings l'an dernier dans les Alpes françaises. En tennis, le numéro 1 mondial Novak Djokovic est entré un petit peu plus encore dans la légende ce dimanche en remportant le tournoi de Toronto, battant en finale et en 2-7 le japonais Nishikori. C'est le 66e titre du Serbe sur le circuit ATP. Djokovic qui devient le premier homme à décrocher 30 trophées dans un Masters 1000, les tournois les plus importants du circuit après les Grands Chelems. Alors je ne sais pas si Djokovic va battre les murs. Multiples records détenus par Roger Federer, mais encore deux ou trois saisons du même calibre, et ce sera sans doute le cas. Enfin, les fans de la série Game of Thrones, et ils sont très nombreux, seront sans doute déçus d'apprendre que les Stark, les Lannister ou autres Targaryen ne les feront plus vibrer que pendant deux saisons encore. Et la prochaine sera même plus courte, avec à peine sept épisodes. Le directeur des programmes d'HBO l'a annoncé officiellement. Mais bon, il faut aussi penser aux gens d'un certain âge qui doivent angoisser l'idée de mourir avant de connaître la fin de l'histoire. Et puis, on peut supposer que la chaîne lancera bien une spin-off aussi, une série dérivée de la saga, comme ça se fait de plus en plus souvent. Enfin, ce ne sont pas les séries de qualité qui manquent sur nos écrans. Et ça me fait penser que je veux encore voir la dernière saison de Viking et d'American Horror Story. Fun Fun Radio Avant Sarah Salom et vos places pour Alibi, quel temps pour demain, Carlo bah, Écoute, on va passer très vite parce que demain il va faire tout pourri Ok, okay. Entre merci Carlo. Merci et, <rire> et euh, de bon, <rire> Prochain rendez-vous info dans une heure, je vous laisse sans compagnie de David et du son d'Imani. Salut. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Fun Radio. Are you ready? Fun yeah Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Radio. Suivez Fun Radio. Le son d'Enflour. Let's go. C'est que du fun entre 17h et 20h sur Fun Radio Take a breath. Rest your head.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 de semaine avec le son dance floor de Cat D'Eluna. C'est le moment de râler et de lover et on commence par le love de Kaufman. Oui, je vous le répète, ouais. John est amoureux de Mélanie qui est tombée elle-même amoureuse de Dylan qui lui-même est amoureux de Philippe. Le problème, Philippe vient de mourir. Ah, mince. Et oui, il y a 43 ans. Non. Les feux de l'amour débarquaient sur le petit écran américain Oh c'est beau Des Décennies plus tard, la série à succès continue toujours Le 11ème, 11 e 11 millième pardon épisode sortira le 1er septembre prochain Tu vas me faire pleurer Kaufman Pour l'occasion, <rire> les acteurs ont pris une photo de famille Non fais pas ça Il y en a qui n'ont pas pu venir puisqu'ils étaient vraiment morts oh, Merde <rire> chaud <rire> Et c'était pour aussi rendre un coup de chapeau à cette série qui passionne nombre de familles Nombre de ménagères Ah oui Nombre de jeunes filles. Tu regardes ça toi En et moi. Moi je ne regarde pas. Non. <rire> je suis au travail à cette heure-là. Tu les enregistres Mais j'en connais d'autres dans cette équipe qui regardent. Moi Qui me parle de Victor tous les jours en disant Mais Victor a fait ceci, Victor a fait cela. Victor, si tu m'écoutes, <rire> je suis à toi, Victor. <rire> je t'aime. C'est bien là où je voulais en venir. Le feu de l'amour <rire> déchaîne encore les passions après 43 ans. Et donc, sur un petit salove mais un salove quand même de ma part. Très bien. Et toi, Laurence, tu as râlé. Hein Exactement, parce que voilà, Monica Bib, c'est une américaine de 36 ans qui a un bébé de 3 mois. Ouais. Donc jusqu'ici, ça va. Ça va bien. Mais, mais bien. juste que voilà, elle aime bien faire la fête. Il n'y a pas de raison. On va quand même continuer à s'amuser. mais un, On a un enfant. Et donc, du coup, elle a fait une petite soirée improvisée chez elle okay. et souvent après les soirées c'est quand même le bordel à la maison ouais. il y a des boîtes de pizza par-ci des <rire> bouteilles par-là ouais. et donc du coup euh, monica ben elle a eu du mal à ranger je pense pas qu'elle a rangé du tout d'ailleurs parce qu'en fait elle a voulu faire un biberon à son bébé ouais. et donc du coup elle a pris ce qui ressemblait à une bouteille d'eau ouais tout simplement et, elle... quoi et donc du coup au moment de faire le biberon elle l'a mis donc dans le biberon et au final elle s'est rendue compte que c'était en fait de la vodka qui y avait euh, dans, dans le vodka dans le biberon exactement il a bu euh, le bébé ben oui parce qu'elle ah. a trouvé que son bébé a quand même Une haleine un peu bizarre. Et donc, elle s'est dit, mais c'est dingue quand même, qu'est-ce qui se passe? Et donc, du coup, elle a quand même mis plusieurs heures à amener son bébé à l'hôpital ouais. chez le médecin et donc du coup bah elle s'est fait arrêter par la police parce que voilà elle a quand même mis la vie de son bébé en danger moi je trouve ça inadmissible et euh, vraiment euh, irresponsable de sa part et ah, donc c'est un gros saral depuis lors depuis lors la pré gardienne on l'appelle bébé pochard <rire> et en plus je me suis passé voir le biberon là bas aussi parce que quand j'ai entendu l'histoire ah lui y été, toi, ai dit toi tu veux <rire> faire un petit biberon <rire> <rire> bah, le bébé il parlait très mal apparemment il me dit, ah, salut ah, ça va et il parlait comme ça avec une grosse voix <rire> il y a un souci il faut quand même l'emmener à l'hôpital l'enfant ça va pas pour suite, on a des places pour Walibi on a 4 places pour Alibi Kaufman. Tu vas nous parler d'une attraction Oui, je vous parlerai du Dalton Terror. Très bien, il y aura également le top épisode du jour, le top 5 des éléments qui montrent que tu as la poisse. Qui a la poisse autour de la table Kaufman Oui, ça m'arrive. Ah ouais, c'était quoi la dernière poisse Ta voiture elle est en panne aujourd'hui. Et toi Laurence, t'as la poisse ou pas Ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah ouais, t'as dernière poisse Bah, dernière poisse, c'est tout simplement, j'ai fait du sport ce week-end et courbaturé, mais j'ai pas pu bouger du week-end, c'est un truc horrible, ça arrive qu'à moi. Tout ça, on en parle juste après 4 des Lunas sur panne radio. Time. Ladies looking hot Shaking up what they got Elephant men and cats Come on lo tengo zumbado con mi cadera no tengo más agua Le son Dance Floor avec Enrique Iglesias sur Fun Radio. Hop, oh, il est sorti, oh, j'ai sauté Enrique. Enrique, Enrique, Enrique j'ai sauté Enrique, on le récupérera tout à l'heure. C'est pas grave, on a 4 places pour Alibi, euh, Kaufman. Oui, aujourd'hui, toute cette semaine, on va vous envoyer et eh bien vous divertir dans ce qui est pour moi le meilleur par d'attente. Attraction ouais. de Belgique, il situe tout près de Wavre et vous pourrez notamment y découvrir le Dalton Terror. Qu'est-ce que c'est C'est une attraction en trois temps. D'abord, la montée vertigineuse, vous profitez de l'air frais, c'est le cas de le dire, pendant que vous élevez jusqu'à 77 sept mètres. Ah, quand même De wow. plus en plus haut, le paysage devient de plus en plus petit. Ouais. Et comme il y a beaucoup à voir et que le parc est très grand, c'est aussi une bonne façon de visiter de la tête en haut. Ouais. Ensuite, seconde étape, La superbe vue. À votre arrivée au sommet, vous profitez durant, mais alors seulement quelques secondes, d'une vue imprenable sur tout le parc. Mais la question, c'est est-ce que vous allez regarder en bas oh. ou pas Parce qu'à 77 mètres, généralement, on préfère regarder en haut. Hein, ah ouais, j'ai peur. Et ensuite vient le moment tant attendu par les, les amateurs de sensations fortes celui de la chute libre. Bon, plaisir et frisson vous envahissent ouais. rapidement. Tu vois, moi, je parle tellement vite que j'en perds mes mots. Préparez-vous pour une chute libre à 110 km heure. Mais non, c'est pas oh, possible. Là, là, là, là. Mais c'est pas possible, ça. Imagine-toi que tu tombes à la même vitesse que tu roules. Oh Ah non, euh, <rire> euh, ah non Sur autoroute Mais ça fait, euh, mais ça fait mal non Non en fait. c'est génial C'est ah, des, des sensations fortes <rire> Je suis très sensation forte Ça se voit hein. Enfin si vous n'êtes <rire> pas trouillard Comme notre ami euh, Barbé <rire> David bah, Vous nous envoyez Pulsar Au 63-22 On n'a pas une On n'a pas deux On n'a pas trois Mais on a quatre places ouais, à vous filer places. ce soir Et tout le reste De cette semaine En plus euh, Comme d'habitude Si vous jouez chez nous et bah, Vous avez peut-être Une euh, chance De remporter vos places Également Demain matin Dans Summer Fun Entre 6h et 9h Donc jouez avec nous Vous envoyez Pulsar P-U-L-S-A-R au 6322 ouais. c'est un euro par message envoyé et vous aurez peut-être la chance d'aller vous éclater soit à Pulsar dont on vous parlait tout à l'heure le voyage qui vous éclabousse en trois temps aussi ouais, c'est énorme ça hein. bah ouais vous glissez vous volez et vous chutez face à l'eau soit euh, vous préférez le Dalton Terror et bien là vous montez très haut pour redescendre aussi vite à 110 km h vous envoyez donc Pulsar P-U-L-S-A-R au 6322 c'est un euro par message envoyé et nous dans dans, dans moins dans... de 2h quoi c'est ouais, ce que j'allais dire dans moins de 2 heures ouais. et bien on vous file vos 4 entrées quatre Vous entrées, envoyez ouais. Pulsar P U L S A R au 6322 C'est un euro par message Bonne chance Ouais Wally -E est quand même le meilleur parc en Belgique ouais. hein, On peut le dire quand, ouais, même. quand même Ils ont ouais, les ouais. meilleures attractions il Faut vraiment y aller On vous offre 4 places Vous envoyez Pulsar au 6322 Enrique Iglesias, je l'ai récupéré c'est la suite du Sundance Explore <musique>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 This day is social great Up. It's been my story, it's never switched up. And I never kissed up, so f the world and I got my, got my So i say I'm too loud. Did my own thanks to uh, the cool crowd. Uh, Lay nice with the music too loud. I made it this far and the monster's too proud. So if you don't like me, cause I'm an L, <laughs> I might be. I was raised in a land of hyphy. <laughs> <I> <laughs> the world a little different as far as I see. I'm doing me, don't mind me. Only one time I'ma tell you kindly. Please fuck uh, off, I don't need you by me. But if you search and you know where to find me, easy. I lose my balance on these You tell me to tread I'd rather be wild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 Nouveau tube Fun Radio Cigar don't you give me your love Tous vos tubes préférés commence sur Fun Radio Le sentence flour maybe selfish but take your pain When you get weak I'll make you strong again When all is lost, I will comfort you. Mm -mm -mm. So give me your love. On passe la fin d'après-midi avec le son des Rise en fin de Treffy sur Fun Radio. Avant le jeu du CQ qui parle et le fun game de Kaufman, place au topito du jour le top 5 des éléments qui montrent que tu as la poisse. Autour de la table, on a dit que Kaufman et Laurence avaient la poisse. Vous allez comprendre pourquoi maintenant. Cinquième position, il fait beau toute la journée et toi, quand tu décides de sortir, il commence à pleuvoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé <rire> Ouais, c'est vrai que ça m'arrive ouais, tout le temps. <rire> ça t'arrive tout le temps, et Laurence mais Moi, ça m'arrive tout le temps, mais c'est pire en fait. Parce que vous, les garçons, vous connaissez pas ça, mais nous, les filles, on passe quand même deux heures à se lisser les cheveux. <rire> on est toutes fraîches, on ouais. est fiers de nous, on sort, il pleut. Ouais, c'est horrible ça Bah oui, bah ça frisote, ça. ça devient dégueulasse. Ah, ça, ça, ça frisote, Kaufman. Hein, tu, tu, moi, je connais fait. pas de problème-là. Il bah. a plus de cheveux, lui. Quatrième position, il commence à faire chaud. Et là, c'est toi qui tombes malade. Ça vous est déjà arrivé ou pas non, bah, oui. ça, Moi, beaucoup moins. Kaufman, non Et toi, Laurence Bah oui, vendredi, j'étais malade de nouveau. Ah, donc euh, Laurence plus poissarde pour l'instant. Oui, Kaufman. Euh. Troisième <rire> position, tu tombes en panne sur la route. Ah bah tiens, Kaufman. <rire> tu dois appeler quelqu'un, mais ton portable te dit batterie faible. Non, Kaufman. non, non, ça va pas jusque là, mais je tombe souvent en panne. Tu tombes souvent en panne, Laurence Non, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois. Parfait. Deuxième position, tu es Un rendez-vous et tu vas prendre pour, tu vas pour prendre le bus et là t'as une grève générale, pas de chance tu vois. C'est déjà arrivé Non, je prends la voiture. Ah, oh monsieur, monsieur grande classe, il prend pas les transports en commun, Laurence. Ben moi c'est déjà arrivé pour aller à l'école et quand j'avais examen quoi. Ah ok. Oh, oui. Ouais ah, donc ça craint. Ah ces galères là. Et en première position quand tu allumes la radio tu tombes toujours sur la pub. Là c'est vraiment <rire> la poisse. Heureusement nous n'avons pas beaucoup de pub Mais dans les gestions On sait que c'est pas fait en radio. Ah, non ça c'est pas chez nous effectivement. Pour la suite il <rire> y le fun game Kaufman. Bah oui on parlera du bilan de santé de Sony. Vous le savez chaque semaine on prend euh, le bilan de santé des constructeurs, il ouais. y a deux semaines c'était Microsoft, la semaine dernière c'est Nintendo et là dans ma salle d'attente j'ai Sony, très bien ah. je vais procéder à un examen complet de <rire> Sony Playstation, on les fait encore patienter quelques minutes, tu as également des cadeaux pour vous avec le CQ qui parle, et là je vous propose le son Dera en sur Fun Radio <musique> Then this is buns, bun, done, done Bet you wanna taste it, bum, bum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 Avec le son de Boosty sur Fun Radio Dans quelques secondes Il y aura le fun game, Kaufman, on parlera de Sony Oui, on parlera du bilan de santé de Sony Très bien, maintenant en place au c'est qui qui parle, je vous explique le concept, je vous passe un extrait d'interview de discours et au 63, 22, 1€ par message, vous allez devoir reconnaître qui parle, on a des jeux vidéo à vous faire gagner, des packs fun, des goodies collector. Ah oui, on a plein de trucs, on a fait le plein de cadeaux en ce début de semaine, tu penses bien, on doit aller en plus jusqu'à la fin de l'été, donc j'ai ramené plein de trucs. Très bien, voici la personne du jour, si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63, 22, c'est parti. Et vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer Jean-Claude Van Damme Alors à votre avis qui parle, Laurence et Kaufman vont poser des questions autour de la table pour vous aider. On commence par une question, Kaufman. Ouais, j'allais faire une imitation mais non. Euh... <rire> Est-ce qu'il y en a autour de la table qui... <rire> Tu, vois, tu penses déjà ça? avoir reconnu toi euh, bah, Je vais poser des questions quand même. Est-ce okay. que c'est un animateur de jeu Oui, c'est un animateur de jeu, on peut dire ça comme ça. Est-ce oui. est français Il est français, Il est français. Est-ce qu'il est à l'origine du concept VTEP Vendredi, oui. tout est permis. Exactement. Est-ce qu'il a aussi présenté « Apprendre ou à laisser Oui, il l'a présenté, effectivement. Si oui. vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. Est-ce que c'est un ancien animateur de Fun Radio Oui, c'est un anima ancien animateur de Fun Radio, effectivement. Bien au courant, celui-ci. Est-ce qu'il a été marié à Estelle Lefebure Oui, aussi. Est-ce que sa femme s'appelle Linda Linda actuel. Non, Non, elle s'appelle pas Linda. Elle s'appelle comment Maeva. Ah oui, Maeva. <rire> c'est notre, notre miss en fait. <rire> oui, c'est ça exactement. Laurence, une question Est-ce qu'il a fait euh, les, les dîners de con au les, théâtre Les dîners de con au théâtre, oui, oui, oui, il a fait le dîner de con au théâtre, effectivement. Est-ce que c'est un grand copain à Elise Moon? Oui, aussi. Est-ce qu'il y a tour de toi <rire> T'aimes bien ça, t'aimes bien limiter, hein Laurence, une est -ce question. Qu il a fait le 5 à 7 sur TF1 là maintenant. Ah oui, il a fait ça, et donc... Oh, c'était nul ça. <rire> c'était pas bon. Es le pas 5... obligé, pas, le 5 à 7, effectivement, il l'a fait. C'était un présentateur, vous l'avez trouvé, je pense. Oui, tu as oui, trouvé, Kaufmann. Oui. Oui, oui, oui. Laurence, oui, tu as aussi, trouvé. Oui, oui. Animateur, voilà, son surnom, On cherche son surnom, on cherche pas son vrai nom, son vrai nom c'est Jacques Esbag ouais. Donc moi, et je cherche son vrai nom. Esbag, excusez-moi, euh, pour lui. Je <rire> son... cherche son surnom, voilà, c'est en 6 en lettres, ça commence par un A, vendredi tout est permis, les enfants de la télé, il est connu vraiment pour... Ça, il est sorti fin actuellement Donc si vous avez la bonne réponse vous l'envoyez au 63 22 Je vous laisse le temps de boostie pour envoyer la bonne réponse Ça vous laisse 3 minutes Donc allez-y 63 22 si vous pensez l'avoir connu Donc en imitation Kaufman Est-ce qu'il y en a autour de la tête <rire> Ouais elle est pourrie celle <rire> Prenez une bonne dose de fun ah. Tout l'été Dès le matin réveillez-vous avec Summer Fun Toute la journée du son dance floor Sans arrêt sur Fun Radio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 Fun Radio présente. Party Fun Live avec Kid Noise, vendredi 12 août à Malèche-Sainte-Marie. Party Fun Live. A l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noise pour un set exclusif avec Oxoon, DJ Party Fun. Party Fun Live. This is our summer leisure. Kid Noise en live, c'est vendredi 12 août à Malèche-Sainte-Marie, près de pérouet Plus d'infos sur funradio.be, une organisation du comité du 15 août et TNT Musique. The song Dance Floor. Fun. The fun I had fun, fun, fun, fun, fun, fun radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio. You are the to my radio, Did you feel us? Another star, you fade away you radio, aim is out of sight Wanna see radio, Qui fait d'abbé entre 17h et 20h, c'est que du fun sur Fun Radio. Je ne serai plus jamais seul, je ne serai plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul, je ne serai plus jamais seul, je ne sera plus jamais seul, accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement. Je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant.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 Tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, ouais. Ja, je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si n'a oublić, on casse et je ne serai plus jamais seul, tu ne plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, ouais. Ja, je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, même si On continue le Son floor avec Sib. Avant le fin game, place au résultat du Siki qui parle. J'accueille Daniel pour ça. Salut Daniel Salut euh, <rire> Ça ah, va Daniel Ça va bien, ça va bien. En pleine forme En pleine forme, ouais. T'es en vacances là vacances. Ah, t'es en vacances, euh, parfait! Ouais. Non, non, c'est un à la maison quoi! Tu fais quoi de beau dans la vie, euh, Daniel? Euh, je suis employé de pont Finèvre. Non! Oh merde! Oh, bah excuse-moi! Est-ce qu'il y a moyen de réserver un petit truc <rire> euh, Non, c'est pas la ces réservation. Ah, je non. bien, oui! <rire> on va t'envoyer Kaufman là-bas, t'inquiète pas. <rire> on a besoin de s'en débarrasser. <rire> Dis-moi, Daniel, je te repasse l'extrait, après tu me donnes la réponse. Attention, voici l'extrait, Daniel. Hein. Et vous avez déjà ouais. eu l'occasion de rencontrer Jean-Claude Van Damme? Pour toi, c'est quoi la bonne réponse, Daniel? Ça C'est quoi pour toi? Arthur Arthur, tu sûr de ton choix <rire> T'es sûr et certain, Daniel Est-ce que certain On vérifie <t 'es une radio> de... Bravo, Daniel. Bravo, Daniel Tu Daniel. repars avec quoi, Kaufman On va te faire un pack fun avec euh, des goodies, jeux vidéo collector, tu joues aux jeux vidéo euh... <rire> Dans ton temps libre, ouais, ouais, j'allais dire dans ton temps 1. mort, mais <rire> non. <rire> oui, tu joues sur quelle console Toi, PS4 euh, euh, Non, Xbox One. Xbox One, c'est très ah bien, la Xbox One. On va te mettre des goodies, t'inquiète pas. Ok, Daniel. Okay. Passe une bonne soirée, Daniel. Hein. Merci à tous. Et Merci profite bonne journée. profite ouais, bien de tes vacances. Bisous, Salut, bisous. On ah. prend tes coordonnées en rentrant, ne bouge surtout pas. Kaufman, on est prêt pour le fun bien game Bien sûr. Allez, c'est parti, le fun game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Sony aujourd'hui. Oui, chaque semaine, on prend le pouls des constructeurs, à savoir s'ils vont bien, pas bien, s'ils ouais. sont proches de la mort ou pas. <rire> Ça m'inspire, tiens, quelqu'un ouais. des pompes funèbres. <rire> Donc toi, c'est Ah oui, bah écoute, il y a deux semaines, on parlait de Microsoft, qui allait pas bien, c'était ouais. pas mieux la semaine dernière pour Nintendo. Mais là, au oh, joie, au oh, bonheur, Sony éclabousse la concurrence, les chiffres sont impressionnants, ils ont écoulé. 43,5 millions de PS4 à travers le monde depuis sa sortie wow. un chiffre d'affaires trimestriel de 2,8 milliards d'euros oh, un bénéfice de 382 millions d'euros bref le trimestre a été très très bon pour le ouais. groupe Sony et devine quoi la branche gaming de Sony est en train de sauver le navire hein, parce que les autres branches vont pas forcément très bien ah et bon heureusement qu'ils vendent beaucoup de PS4 parce que ça fait remonter les chiffres évidemment Mais PS4, il n'y a pas de console portable à Sony Ah non, non, y a pas, je confirme Il n'y a, y a plus de PSP, ça se vend plus C'est vraiment la PS4 qui tire à bout de bras bah, tout le groupe Sony en fait Et les nouveautés à Sony C'est le casque de réalité virtuelle, la PlayStation, le PlayStation VR C'est aussi la PlayStation Neo attendue pour 2017 Qui donnera eh bien, une résolution 4K ah oui. Et encore des très gros jeux à venir dont on vous parlera tout l'été Parfait, dans une heure Eh bien, on parlera de Uncharted, le jeu, sauf qu'il va bientôt arriver en cinéma, enfin bientôt, on en parle. Ouais. Ah, avec qui Ah, bah je vous en parle dans moins d'une heure. Très bien, maintenant c'est <rire> le moment de se faire les meilleurs moments de la puissance et juste après ses sur Fun Radio. La Pi Hour est partie se dorer la pilule au soleil. Mais elle vous laisse de petits souvenirs tous les jours. Écoutez. On a parlé de la maison dans la prairie oui. là, tout à l'heure. Alors, justement, Fab se demandait quelle était la petite fille qui se cassait la, la gueule. On va le dire Pour moi, c'était l'aveugle, c'était le plus logique. Qui tombait à chaque fois. Vous savez, quand elle courait dans l'espèce de champ. Et là, fleurie. elle court. là, elle court. <rire> et et, et boum. Et voilà. C'est la plus petite, je pense. Hein. Mais non, alors, du coup, tout à l'heure, moi, je pensais qu'on avait réglé le dos. On m'a dit, bah, c'est Laura qui court dans, le, dans la prairie. Ouais. On me dit, c'est Laura Ingle qui se la gueule. C'est la grande sœur de Marie ouais. Qui devient aveugle. Mais alors, entre temps, on a reçu d'autres messages qui disent que Neni, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, Sabina, il paraît qu'elle est pas d'accord non plus. Sabina no. Je suis là Ah Sabina, ça va Ça va, super Et toi Eh, ouais, nickel Qu'est-ce que tu fais de beau Ah, ben, je suis dans la voiture avec mes filles Eh, hey, coucou les filles Hello hey. Hello Dans le vent <rire> Voilà, voilà Ah, Merci. voilà, ça y est, c'est bon, ça y est, il fallait le temps qu'elles nous entendent. Et alors, on fait quoi entre filles On va faire du shopping, c'est quoi le programme Non, c'est le retour de l'école. Ah, voilà. C'est moins gay tout de suite. Courage, ça va aller avec les devoirs, tout ça, ça va le faire. Bon, Sabina, toi, tu as une idée sur le fait de... Voilà, c'est pas du tout ça, c'est pas la fille qui tombe là, c'est pas Laura Non, c'est la petite soeur, Carrie. Mais combien ils sont dans cette famille ils sont Trois, je pense. Ah oui, il y a trois filles à la base. La grande qui devient aveugle, c'est Marie. La petite au milieu avec les tresses, c'est Laura. Et la toute petite qui tombe, c'est Carrie. Voilà, c'est ça, c'était la Il a pas des garçons aussi à un moment donné Non c'est le copain je pense Ils adoptent un garçon. Ah, c'est ah, ça. Ah, D'accord, ok. Oui, qui bordel oh On se bazar ah, oui, Ça, c'est pour les allocs. C'est assez long. Ah, tu m'étonnes. Euh, moi, en fait, moi, je me suis arrêtée juste au générique. Et avec ça qui me faisait rire, tu vois. Elle, tom elle tombait, je rigolais et puis je zappais. <rire> elle était triste, cette série. Excellent. Samina, je te fais de gros bisous. Merci d'avoir rétabli la vérité. Heureusement que t'étais là. Aussi. Quand vous voulez. Ah, bah, et nous dis pas ça, nous, on débarche chez toi, je te préviens. Hein. Ah, y'a pas de problème. Eh, Tu fais la maline On vient. On vient, on se fait le générique tous ensemble. C'est tous ensemble Ça va être oh, trop bien wow. Non par contre On peut venir prendre l'apéro Chez toi Attends oh, oui, Elle habite où d'abord Ouais t'habites Bah Charleroi Charleroi Ah oui Charleroi. mais toi je, je, je ah, ça t'arrange Chez toi ça Bah ouais Pays de Charleroi Mais j'ai pas mes noir. vaccins Moi je sais pas si je peux y Oh y là là ah, Le relou euh, Sabina je te fais <rire> des gros bisous On se tient au jus pour l'apéro D'accord Ok merci Gros bon bisous les filles Toi aussi Bel été Et rendez-vous à la rentrée Avec l'Happy Hour 17h Sur Fun Radio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 avec Fun Radio la suite de son Dance Force avec Justin Timberlake. So just C'est so just le moment de gagner 4 places pour aller à Walibi et toi Laurence. Tu as kiffé le Cobra, Walibi ah ouais, Le Cobra, c'est mon attraction préférée Et c'est vraiment à tester et ouais. à adopter Parce que voilà, c'est un truc vraiment de fou Donc l'attraction est vraiment très impressionnante Et surtout surprenante Pourquoi Parce qu'en fait, elle démarre lentement ouais. Donc au début, tout va bien, on se sent bien et tout. C'est plutôt chouette <rire> et tout Et après, en fait, en un coup, ça te propulse en avant Et Ouf. tu commences à faire des loopings, oh et, des loopings oh et, et des loopings, <rire> et des loopings, et des loopings, et ça n'en finit plus. Ouais. Et en fait, ça, tu vas adorer parce qu'au moment où tu penses que c'est fini, ouais. mais c'est pas fini. Ça repart après. Et ça repart, mais Alors. ça repart à l'envers. Non, pas ah ouais, à l'envers. C'est pas possible. Et donc là, tu refais tous les loopings à l'envers, voilà. Tête à l'envers, donc tu, tu sais plus d'où tu viens, tu sais plus <rire> où tu vas. Mais, mais voilà, c'est vraiment hyper, hyper kiffant. Et je pense que les auditeurs les plus téméraires vont vraiment adorer cette, cette attraction. Ouais. Et donc voilà, je leur conseille vivement d'envoyer Pulsar au 63-22 d'un euro par SMS et ça en vaut vraiment, vraiment, vraiment là. -bas. Ouais, on a 4 places pour euh, il n'y -E a pas que ça. On a parlé avec Kaufman de Dalton Terror. Oui, on a parlé du Dalton Terror. Là, c'est plus une question d'altitude et de redescendre. On a parlé de Pulsar qui, lui, vous fait euh, trois allers-retours en 70 secondes. C'est assez unique euh, dans le monde. Et c'est la nouvelle attraction, en plus, hein, de ouais, Wallibi. -E oui, c'est unique hein. au monde. Ouais, unique ouais. Au monde. Donc, franchement, allez-y, envoyez votre SMS. C'est quatre places qu'on va vous offrir pour y aller en famille ou entre amis. Franchement, vous y allez quand vous voulez, à n'importe quel, quel jour. Ouais. Au moment où vous avez envie, Et eh bien, c'est cadeau. C'est pour nous. Et d'ailleurs, si vous jouez chez nous Eh bien vous pourrez également prendre ah part oui. au tirage de sort qui se déroule demain et euh, tous les autres jours de la semaine dans le Summer Fun entre 6h et 9h avec nos collègues et non moins amis Coco et Anto C'est vrai que la participation compte pour notre émission 17h-20h c'est que du fun, mais aussi dans le Summer Fun 6h-9h, donc vous jouez là, vous ne gagnez pas c'est pas grave, vous pouvez jouer toute la semaine ouais. parce que le matin ils offrent des places, nous on offre des places et ça jusqu'à vendredi Kaufmann ouais, Vous envoyez Pulsar, P-U-L-S-A-R 6322, c'est un euro par message envoyé et c'est vraiment 4 tickets qu'on met en jeu avant euh, dans, dans une, moins d'une heure. Ah, dans moins d'une heure, ouais, il reste eh bien, très peu de temps. Hein. Eh bien, on connaîtra notre gagnant. C'est toujours euh, sympa de pouvoir éviter euh, ses potes ou sa famille à passer un moment de détente. Pour moi, c'est un des meilleurs parcs euh, d'attractions de Belgique en C'est le meilleur, il, ouais. il, il, il innove tu vois. Je veux dire, Pulsar, c'est tout nouveau. Il y a d'autres attractions dont on parlera toute la semaine qui sont euh, neuves aussi, qui sont toutes fraîches, qui sont toutes belles <rire> et que vous allez pouvoir euh, aller essayer parce que Wally Bibi Bibi, il le disait en un moment, j'en suis, suis baba. <rire> oui, j'en suis baba, exactement. On peut y aller aussi avec les enfants. C'est possible d'aller à Wally ah, avec sûr, les enfants. Il y a des attractions pour enfants toute la semaine aussi. Il y a hein. des manèges pour enfants. Et il y a la grande roue qui est très calme, honnêtement. Hein, donc, euh, Laurence, ouais. Et il y a aussi des attractions aquatiques. Et il y a même euh, le parc aquatique à côté et tout. Ah oui, c'est vraiment un truc complet. C'est vraiment un truc familial. Entre c'est sympa. On peut s'amuser, ouais. À la famille, avec la famille, c'est également top. Vous envoyez Pulsar au 63-22. Il vous reste très peu de temps pour jouer. On a un gagnant d'ici 20h. Donc, il vous laisse moins d'une heure pour jouer. Vous envoyez Pulsar au 63-22. Pour la suite de l'émission, il y aura le Blackjack. Il y aura également une nouvelle séquence à date pas d'hier que Laurence a fabriqué avec Kaufman, Kaufmann. Kaufmann explique le concept en deux minutes Eh bien on reprendra une date qui ne date pas de cette année on prend la même date mais on la situe dans une autre année où on donne un petit peu l'effet important de la date d'aujourd'hui bref c'est vraiment un petit peu de, de sang et d'air frais dans cette émission qui n'en manque pourtant pas et on vous rappelle que ce mercredi si vous avez envie ouais. de tester le goût unique Fun Radio et eh bien rendez-vous à 18h précise avenue 33 avenue Télémax c'est ouais. à forêt que ça va se passer c'est le coup de Fun Radio vous mangez la glace avec le goût Fun Radio vous ne le trouverez nulle part ailleurs et en plus Vous gagnerez la visite du studio. Donc rendez-vous entre 18h et 19h au 33 avenue Télémax à Forêt avec le glacier Zizi. Et bien chaque mercredi, on vous fait, on vous file gratos des glaces et le goût est unique. C'est le goût Fun Radio. Ouais. Rendez-vous 18h, 33 avenue Télémax à Forêt. Vous emmenez qui vous voulez. C'est également gratuit. Bref, on vous gâte tout l'été avec Fun Radio dans C'est que du fun. Ouais, c'est vrai, bon, on l'a testé la semaine dernière, mercredi dernier, la glace. Vraiment, oh, il y a beaucoup de gens oh. qui sont qui venus, Ils ont testé. Kaufman lui, il a, il a fini le bac à glace. On lui a ouais. donné le bac à glace. Lui, Il a tout mangé. Et je me suis dit cette semaine, je me calme. Je ne mangerai que la moitié du bac à glace Le goût, on peut vous le dire, un goût Fun Radio qu'on a créé pour vous, c'est un goût chocolat blanc avec ouais. un peu de framboise vraiment. Un tout, tous les retours sont très positifs. Venez la goûter, venez la tester. C'est à 18h, chaque mercredi, c'est bien ça. 33 Goffman. avenue Télémaque à Forest c'est dans les studios de Fun Radio. Après, on vous fait la visite guidée et tout. Après, on vous montre qui est David, qui est Laurence, qui est l'autre David. Et qui est Kaufman, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc comme ça, bah, vous avez un petit peu une chouette fin d'après-midi, un truc un petit peu différent une gratuite, une visite gratuite et puis euh, si vous êtes vraiment très sage on vous fera la bise. <rire> c'est vraiment vous êtes sage. Allez les 19h c'est l'heure des infos. Fun radio. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David. Salut à tous. La tentative de putsch en Turquie d'il y a 15 jours aura-t-elle des conséquences en Europe Ben, Visiblement oui, vu que depuis ce fameux 15 juillet, près de 10 000 demandeurs d'asile ont débarqué sur les îles grecques de la mer Égée. C'est beaucoup, beaucoup plus par rapport aux quelques mois précédents. Alors on ne connaît pas officiellement la raison de cet afflux massif. Mais bon, on peut supposer que les tensions politiques en Turquie ont incité de nombreuses personnes à quitter le pays. En plus, il euh, y a rien qui dit que l'accord sur la migration passé entre l'Union Européenne et le président turc Erdogan sera encore respecté à l'avenir. D'autant que la Turquie vient de lancer un ultimatum euh, au 28. Bah oui, le Brexit, euh, ce n'est pas pour tout de suite. Ankara exige en fait que l'Union applique la libéralisation des visas d'ici octobre tant quoi l'accord sur l'afflux des migrants sera rompu et ce, ça ne plaît pas du tout à la commission européenne hein, vu que c'est un petit peu du chantage quand même la suppression des visas pour les turcs ne deviendra réalité que lorsque ces derniers auront rempli sept de conditions et notamment la réforme des lois antiterroristes, le problème c'est que depuis la tentative de coup d'état les mesures prises par le pouvoir vont dans un tout autre sens aux états unis et d'ici l'élection présidentielle de novembre, il faut s'attendre aura beaucoup, beaucoup de coups bas entre les deux rivaux Hillary Clinton et Donald Trump et quand on parle de coups bas, ça veut dire en dessous de la ceinture mais en période de campagne électorale il n'y a pas que les politiciens qui les donnent ces coups Il peut y avoir une certaine presse également, et c'est ainsi que le New York Post, un tabloïd, donc un torchon, vient de faire sa une avec Mélania Trump, la femme de qui vous savez, absolument nue. Vous n'avez jamais vu une potentielle première dame comme ça, titre Le Quotidien, Oui, ça c'est vraiment en dessous de la ceinture, c'est clair. Il s'agit d'un vieux cliché, en fait, pris il y a plus de 20 ans pour une revue qui a disparu depuis lors. Un petit mot de football pour signaler que si la France a perdu la finale de l'Euro 2016, elle doit sans doute pas se faire trop de soucis concernant son avenir, vu que depuis ce 10 juillet, un petit peu tristouille, les Français ont remporté 2 Euro 2016 de football, chez les moins de 19 ans tout d'abord, et puis ce week-end, chez les jeunes filles de moins de 19 ans aussi, un très joli doublé pour nos voisins. Enfin, est -il besoin de rappeler que les Jeux Olympiques de Rio débutent vendredi Ça, c'est certain. Par contre, ce qu'il est moins, c'est de savoir si tout sera enfin prêt pour la cérémonie d'ouverture. On sait que les travaux ont pris un fameux retard et sur la célèbre plage de Copacabana, on est encore en train de monter des barrages de sable pour empêcher des vagues de 4 mètres de venir s'écraser contre le centre de presse à côté de la reine de beach volley. En ce qui concerne la délégation belge, les 12 appartements nécessaires pour réceptionner les premiers athlètes ont été achevés à la toute dernière minute. Fun. Fun Radio. Avant le jeu du blackjack, un point sur la météo. Quel temps pour demain, Carlo Un temps, ben on va dire, pourri demain, avec des Maxima qui ne dépasseront plus les 16 à 19 malheureux petits degrés. Pour un 2 août, c'est inadmissible. Et pour le reste, ben de la pluie, en principe, toute la journée. Voilà, à tous une excellente soirée. Malgré tout, je vous retrouve demain midi et vous laisse en compagnie de David et du son de Justin Timberlake. Salut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 It's moving so phenomenally. you more like the way we rock it, so don't stop it. under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you.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 Ça. et là je vous propose le son de Matten pour le son d'Ensplore et là c'est le moment de jouer au jeu du blackjack avec Adam qui est avec nous salut Adam salut salut ça, ça va bien bonjour. bien bien <rire> bien bien Tranquille. Tu viens de dormir ou quoi, Adam <rire> ouais, Ouais, ouais, je viens de me réveiller là. Ah, bien <rire> okay. sieste Tu cas. bien vacances toi pour faire ça, non Euh, Excuse-moi. T'es en vacances pour faire ça, non Ouais, ouais, mais non, j'étais euh, au travail. Ouais. Je passais passé une soirée là, trop, trop un et trop arrosé. À trop Je suis ouais. parti au travail nuit blanche. Oh la vache, nuit ah, blanche. Ah, ouais. <rire> <non>. oh, <rire> oh, ouais, plus d'argent. Faudrait arroser plus nuit blanche. Ah, ça fait bah, mal. Ça fait. Pas un peu. <rire> ça fait très mal. <rire> Le jeu du Blackjack, Adam, je te l'explique. Je te dévoile des cartes une par une pour dévoiler une carte, t'as qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu gagnes un pack fun. Mais si tu as 21 piles, tu gagnes un jeu vidéo. C'est ok pour toi, Adam ok, oh, Si j'ai en dessous de 18, j'ai quand même pas que ça non, non, non, t'as perdu. <rire> <rire> tu te dis t'as perdu. Et c'est non négociable avec Kaufman. <rire> ouais, non, là, là t'as de d'y arriver avec moi. Surtout dans ton état, je te le sens pas. Allez, première ouais, carte, va, Adam. Pas. Adam, la première carte, c'est un 2. On continue Bien sûr. Mais on non, arrête-toi, <rire> <'est pas> <rire> On continue. La deuxième carte, c'est un 9. 9 plus 2, 11. Euh, euh, 11. Ok, 11, on continue Oui, oh, Ouais, Oh, très bien. La prochaine carte c'est un 7 11 plus 7 18 18, 18. Euh, Attends t'as déjà 18 T'as déjà un pack fun Est-ce que, est que tu joué. vas tenter le coup du jus vidéo Il te faut un 3 Ça va Ça va Et si je dépose 21 c'est perdu Ouais Ah non non Laisse moi le pack fun c'est bon mais non <rire> es sûr de toi Laisse moi le pack fun peut le million <rire> Allez je valide ton choix Non T'es sûr Adam Oui, c'est ça. Enfin, même moi, 18, c'est bon. 18, moi, je le ok, allez, c'est validé. Tu repars avec un parfum. Bravo à toi, Adam. Bravo. Je vais quand même dévoiler la prochaine carte. Attention, la prochaine carte, c'était un 7. Donc t'as ah, bien as fait. As non, bien dans fait. son état, c'était okay, 21. Ok, même, j'ai gagné. Même. <rire> Bravo, Adam. Prends tes coordonnées en rentaine. Ne bouge surtout pas, ok? Oh, okay, super. Et attention à l'alcool Avec modération l'alcool Adam, Adam. <rire> <Ouais>. <rire> Allez bonne soirée à toi Adam Pour la suite c'est Laurence qui s'occupe d'une nouvelle chronique Exactement on va parler d'une journée un peu spéciale Pour nous les Belges et on en est très fiers Très bien on a également encore des places pour Walibi Tout ça c'est juste après Matin sur Fun Radio Votre été sur Fun Radio. Fun Radio. Soleil, plage, camping, camping. et Fun Radio. she loves some. Bring it, bring it back, like she loves some. Uh. In the club with the lights off, what you act a shy for? Come and show me that you. With it, with it, with it, with it, with it. Stop playing now, you know that I'm. With it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma gonna give it to you. Bring it back like she loves uh, In the club with the lights off, but you act a shot fog. Come and show me that, you With it, with it, with it, with it, with it. Stop playing. Si vous êtes sur la route, la suite du Sundance Flores avec Mom Et dans moins d'une demi-heure, on aura un gagnant pour les 4 places de Walibi. Walibi, il y a Pulsar, on en a parlé tout à l'heure. Kaufman nous a parlé de Dalton Terror. Exactement, ouais. Et Laurence, tu as parlé de... Du Cobra. Il y a beaucoup d'activités, ça se fait en plein. famille, entre amis. Pour les gagner, ces 4 places, vous envoyez Pulsar par SMS au 6322 C'est euro par message, vraiment. C'est le parc d'attractions où il faut aller en Belgique, Kaufman. Tu confirmes Oui, moi je trouve que c'est probablement le plus beau cadeau qu'on offre cette semaine dans un ouais. parc d'attractions de rêve qui est vraiment euh, à deux jets de pierre de chez nous. Hein. C'est dans la périphérie de donc où, où, où que vous soyez, c'est franchement pas très, très, très loin. Il y a la eu 411 qui vous dépose juste à côté. Il y a un grand parking histoire de laisser sa caisse. Et puis là, on vous offre 4 places, donc ça vous permet d'inviter ouais. à peu près qui vous voulez. Vous envoyez Pulsar P -U -L -S -A -R, au 6322. Il y a un euro par message. Et là, dans une très grosse demi-heure, ouais, on appelle quelqu'un. Il y a un gagnant. Alors Il y a forcément moi, dis, un gagnant. Hein, ouais. Franchement, allez-y, faites-vous plaisir. Donc allez-y, envoyez Pulsar au 6322. Il y a forcément un gagnant d'ici 20h. Vous avez. Une chance de gagner, donc allez-y, 4 places, c'est super pour ouais, passer un bon week-end, là ce week-end. Ouais, surtout qu'il y a beaucoup de monde en vacances, donc ouais. forcément, vous êtes peut-être un peu plus seul à jouer, n'hésitez pas. P-U-L-S-A-R du nom de cette nouvelle attraction dont on vous parlait tout à l'heure, Pulsar au 63-22, c'est un euro par message, bonne chance. Exactement, Pulsar au 63-22 pour la suite de l'émission. Ça se passe avec le ça date pas d'hier, une journée internationale un peu spéciale, Laurence. Exactement, une journée internationale bien belge, hein, on va dire ça comme ça, mais euh, je vous en parle dans un instant. Très bien, ça se passe juste après.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 Fun Radio Fun Radio Fun le son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 And then we fly far away. Used to dream about a space, but now been laughing at the face. Singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time. The used to to du fun 17 h 20 sur Fun Radio Something Something Si vous passez à table la suite du son dance floor, ça arrive. Nouveauté. New Music. Découverte Fun Radio. Avec le nouveau Kinve, je vous propose de le découvrir. Le titre, c'est celle qu'il te faut. C'est le nouveau Kinve. Fun Radio est première sur les nouveautés. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. Si seulement tu m'accordais au moins une chance.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 Mon sourire. Je ferai en sorte que tes peines soient qu'un souvenir. Après de bonheur, tu n'auras plus à courir. Car auprès de toi, je le ferai venir. Si toi et moi font nous, on fera des jaloux. Et je suis prêt à pendant le risque. notre amour est plus fort que tout. Yeah. Dis-lui que c'est la femme qu'il te, qu te faut. Mais surtout, n'hésite pas. Laisse-la prendre ma première place. je ferai de ta vie un rêve. Przez de ta vie arrêt Si tu me laisses la première place Veuille dire Commenter ta vie je dan, de dan, dan, un dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Peretta, c'est le son qui débarque sur Fun Radio. Avant le fun game et vos places pour Walibi, on s'intéresse à une nouvelle séquence, ça s'appelle Ça date pas d'hier. Et là, on va s'intéresser à une journée internationale, Laurence. Exactement, parce qu'en fait, le 21 juillet, c'était la fête nationale belge. Bien sûr Mais aujourd'hui, le 1er août, en fait, c'est un peu notre deuxième fête nationale à nous. Il se passe quoi Ben en fait c'est la journée inter internationale de la frite belge Ah Et oui, oui toi oui. <rire> Ramène moi une frite alors <rire> voilà, Mais je me suis demandé en fait Pourquoi inventer une journée internationale de la frite belge ouais. Et c'est parce que imaginez On est en vacances ouais, On est bien mais on a un peu le mal du pays ouais, normal. On, a un, on a un peu faim Oui on demande une frite Bah qu'en fait, on se dit un peu, on, en fait, on a envie de manger quelque chose de bon, quelque chose de chaud, quelque chose de légèrement salé ouais. et d'un tout petit peu gras. Donc, <rire> du coup, effectivement, on a envie de frites. Et donc, du coup, en fait, on va au fast food du coin. Ouais. Et là, c'est le drame, Pourquoi vraiment la catastrophe, parce qu'on doit commander en fait des French Fries ou des French Potatoes. À l'étranger, ça s'appelle ça comme ça. Exactement. nos traduction, en fait, des frites françaises. C'est belge les frites. qu'est-ce qu Exactement. Vient nous raconter et donc, comme c'était quand même une injustice et une injure à notre ouais. fierté nationale, eh ben, on se devait quand même de créer une, une journée internationale de la frite belge. Ah, c'est pour ça qu'elle a été créée. Exactement. Ah, ouais. ok, sympa. Autant leur, autant leur souhaiter en direct à une friterie, on va on va appeler une friterie. Attends, attends on, va, on est parti. Friterie Antoine, par exemple. Allô, friterie Antoine. Oui, bonjour. Bah Bonne fête, les gars. Bonne fête de la frite. <rire> bonne, fête. <rire> bonne fête. Ouais, merci, mais. Dis-moi. Eh, honnêtement, nous, on avait oublié la date. Oh Attends. non, non, non. Heureusement qu'on est là. Mais... Oh là là, là friterie Antoine, ça ah. va pas là. Attends, friterie Antoine, ah. pas, Attends, friterie, Antoine. Ouais, bon. une véritable institution en ouais. Bruxelles. Quand Jenny ah, Hallyday oui. arrive en Belgique, où est-ce qu'il va chercher ses frites Non, à friterie oh. Antoine. Oh. Vous avez déjà vu Jenny Hallyday Euh, oui, moi je l'ai vu quand il est venu. Oui. Mais oh, ouais, c'est la friterie non, des non. stars voilà. et la star des friteries. Merde, <rire> euh, ah, c'est cool ça. Hein. Alors, en ce jour, bon, vous le saviez pas, mais qu'est-ce qui se vend bien là pour l'instant Qu'est-ce qui est chaud sur le marché de la frite euh ben, Déjà des frites. Oui, et quelle sauce va bien Vous vendez le plus avec vos frites euh... Dans les sujets qu'on vend le plus en général, c'est l'Andalouse et la tartare. Ah, Andalouse, tartare. Kaufman, c'est si. quoi toi Moi, c'est Andalouse. Andalouse, Laurence c'est maillot. Un maillot, voilà. voilà. D'accord, voilà. et pour voilà. accompagner ça, vous nous conseillez quoi avec euh, le cornet de frites et la petite sauce Ah, bah. Bon. Pas du long dans les produits typiquement belges, ce sont les frigadelles, les boulettes. Hein, voilà. Euh, les là, là on se <rire> comprend, monsieur. C'est bien. Petri <rire> Antoine, on arrive à se comprendre. Bon, on va vous souhaiter encore une fois une très bonne fête de la frite. Hein. On était là pour ça et euh, on avait envie de marquer le coup en vous appelant. Merci, euh, Fritri Antoine. Merci bonne soirée. Bonne eh bien soirée bientôt, à vous. Wow. Bisous bisous. Ah. Bonne fête encore à vous. Bonne soirée, bonne soirée. Pour la suite, le Fun Game Kaufman. Oui, j'ai faim là. <rire> ça gargouille. On parlera de Uncharted version cinéma qui est en tournage. OK, très bien. Ça se passe juste après. Juliane Peretta avec Alqua sur Fun Radio, c'est que du fun jusqu'à 20h. Cry, you know why i'm drowning in an ocean of salt water We make a truce, cause I cry, cry, you know why I'm drowning in. de dualipa sur Fun Radio. Dans quelques minutes on vous parle des places pour gagner 4 places pour aller à Walibi mais là c'est le fun game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games Avec Kaufman de Smart Toys Et on évoque quoi Kaufman bah, On dirait que les licences jeux vidéo sont de plus en plus Souvent adaptées au cinéma ouais. Avant c'était l'inverse, c'était les licences ciné Qui étaient euh, adaptées euh, Dans les jeux vidéo, bah, là c'est l'inverse qui se produit Il y a Assassin's Creed qui nous arrive bientôt sur grand écran Et là on va parler d'Uncharted Qui est en cours d'écriture pour le cinéma Très discrète depuis son annonce Et bien L'adaptation ciné d'Uncharted fait parler d'elle aujourd'hui, en effet, Sony déclare Avoir engagé euh, bah, son scénariste Joey Carnahan, ça vous dit peut-être rien, mais non. il est à l'origine du prix de la loyauté, des territoires des, des loups et de surtout euh, Bad Guy. Ok. Non, tu connais ça pas. Ça me dit rien non plus. Oui. plus. <rire> D'accord. Je suis pas très calé, film américain En tout cas, c'est lui qui va écrire euh, le scénario des prochaines aventures ouais. de Nathan Drake, qui sont très très attendues, étant donné que le dernier volet euh, de a très très bien fonctionné, s'est vendu à des millions d'exemplaires, donc forcément les joueurs ont hâte de voir les aventures au cinéma. Mais faut dire que c'est aussi un scénario qui s'y prête assez bien. C'est un chasseur de trésors, c'est un vrai, aventurier, ouais. c'est un peu un Indiana Jones mais... des temps modernes. Ah, c'est ça, j'allais dire pareil des temps modernes, Laurence. Mais déjà le décor dans le jeu. Jeu, il est juste énorme je pense que Kaufman va me... Ah oui tout, tout dire à fait la... c'est des voilà. très très beaux graphismes et donc Au cinéma, ça a vraiment un truc, un truc énorme. Vraiment, je pense qu'on va vraiment qu ils, être ébloui. Est-ce qu'ils vont réussir à faire la même chose en cinéma Parce que là, ah oui, le, est jeu, bien, ouais. le jeu impressionne déjà. Est-ce qu'au cinéma, ça va être impressionnant Ouais, je pense. Aucun doute. Ouais. Quand même. Bah, bah, oui, ils vont se tourner aux quatre coins du monde. C'est déjà annoncé, donc il y aura des décors okay. complètement somptueux. Et ça sortira, eh bien, pas avant l'année prochaine, voire dans deux ans. Donc on a encore le temps. Quoi. Ils n'ont pas encore le nom de l'acteur principal. Non, mais à mon avis, ça sera un secret bien car bien gardé, connaissance secrète. Il y ressemble à quoi à Nathan Drake c'est un beau gosse, ouais, beau un gosse de blond. Brun un blanc non, Il est brun, est brun. Il est brun. Ouais. Ah, faut trouver un beau gosse brun Parmi les acteurs américains ah, J'ai eu peur hein. Le temps d'un instant <rire> Je me suis dit qu'il posait sa candidature. <rire> je ne suis pas un beau gosse Je suis pas brun Je, je suis pas barré. Pour l'instant On a 4 places pour vous emmener à Walibi Kaufman Oui vous envoyez vite Pulsar au 6322 C'est un euro par message Dans moins de 10 minutes On sera l'heureux élu ouais. Le regagnant de ses places Juste après du Walipa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 The darkest side of me that makes you feel so numb Cause I'm high like hell Super so when I'm not Then you're by yourself By the end. c'est Jackson sur Fun Radio. Et ça se passe dans quelques minutes. Là, il vous reste moins de 5 minutes pour gagner 4 places pour aller à Walibi. Comment on fait Kaufman Bah, Si vous avez envie de passer par le Dalton Terror, si vous avez envie de expérimenter le ouais. Pulsar, si vous avez envie de voir ce qu'est le Cobra eh bien, il va falloir envoyer Pulsar au 6322, c'est un euro par message que vous enverrez, et surtout la possibilité pour vous de remporter les 4 places qu'on mettra, qu'on met en jeu là, dans 5 petites minutes ouais, ça, ouais. et puis euh, demain matin euh, dans Summer Fun, ça sera pareil entre 6h et 9h, vous aurez également la possibilité de jouer, et puis nous demain, qu'est-ce qu'on va faire bah, pareil, non On remet en jeu 4 places voilà. et puis ainsi de suite, jusqu'à vendredi je vous rappelle aussi que ce mercredi si vous avez envie de tester, goûter la glace fun radio, le goût fun radio le goût unique ouais, au monde fun radio et que vous avez envie de venir avec des copains avec votre famille, et eh bien c'est carrément porte ouverte chez fun radio 33 avenue Télémac à Forêt on vous offre non seulement votre cornet ou votre pot c'est selon, mais pas seulement Et pas seulement Puisque vous pourrez venir visiter Les studios En notre ouais. compagnie Voir un petit peu hein, Si vous vous êtes toujours demandé Mais à quoi ça ressemble Un studio de radio Et eh bien vous allez voir D'autres caves Et à quoi ressemble Kaufman Tout le monde <rire> se pose la question Quand même ouais. Vous pouvez venir le voir Mercredi à ouais, C'est pas forcément La <rire> qui va faire En <rire> parlant d'attraction Il reste moins de 3 minutes Maintenant pour envoyer Pulsar au 6322 Pulsar au 6322 On a quatre places à vous offrir Pulsar au 6322 C'est euro par message Donc allez-y Envoyez Pulsar au 6322 Je vous laisse le temps De face.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 This. Fun, radio. Fun radio Fun radio Le son dance floor Dance floor Dance floor Dance floor Dance floor Love me like no one else get you higher, No one else get you higher. You and I we're so hot that we fire We're so hot that we fire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 Hey, what you doing? du duo le plus sexy de fan radio, Rihanna et Drake. Et c'est le moment de découvrir Qui a gagné ses 4 places pour Olibi J'accueille Nancy qui est avec nous. Salut Nancy. Salut. Salut. Alors, Alors, attends en pleine forme Nancy. Dis-moi. Ah, cool. Mais oui mais oui. Tu fais quoi de aujourd'hui tu fais quoi de bouger on, on est en train de manger, on a été euh, faire un tour, on a fait faire du shopping avec ma petite fille et ah voilà. C'est bien ça. une bonne journée. sympa avec la famille et tout, tu manges quoi euh, ben Là, je, je suis en train de manger un McDo. Un McDo Ah oh, non, oh, mais attends, tu m'en ah, gardes tu un peu là On n'appelle <rire> pas Patrick Laurent, c'est la journée de la frite, en profite. C'est vrai, c'est la journée de la frite, donc vas-y, tu peux en manger. Hein oui non non mais ça va, ça va, allez j'ai de que c'est bon t'as pris des nuggets, t'as pris quelque chose un petit peu pour nous, euh, t'as pensé à nous non rien du tout malheureusement, <rire> je bon, on va te laisser là, c'est pas grave, Nancy, si, bonne soirée non, non, non, non. Non, non merci beaucoup non non non, arrête <rire> merci, non, merci non, non, attends Nancy c'était une blague, dis-moi envoyé quoi as envoyé quoi 6322 Pulsar Pulsar, on vérifie si t'as bien envoyé, attention dance dance Bravo Nancy C'est gagné Tu Merci. repars avec 4 places Nancy Tu vas y aller en Merci. famille Oui, oui, avec ma petite fille, mon époux et une petite copine à la pipe, et euh, on va bien s'amuser. C'est génial, plus, ça, ça, ça va être super ah. contente On est contente pour toi. Merci Nancy en tout cas d'avoir joué. Merci. Bonne Merci. soirée Nancy, Bonne bon appétit. Bonne soirée à vous. Bonne Bon appétit, bisous, bisous. bisous. On prend tes coordonnées en rentrée, ne bouge surtout pas. Si vous voulez gagner encore 4 places, c'est possible dès demain en envoyant Pulsar au 6322. Ce Fun off 4 places. Nous, on offre 4 places également, donc allez-y. Envoyez Pulsar au 6322, tous les votes sont comptabilisés, on peut dire ça comme ça. Même si vous l'envoyez maintenant, ça compte Pour demain, Pulsar au 63-22 pour la suite de l'émission. Ça se passe avec les meilleurs moments de la Pi Hour avec Audrey. Il y aura également Rihanna et Drake, Lost Frequencies. Et dès 20h, c'est Party Fun qui prend le relais. Kaufman, bonne soirée, bon courage pour la voiture. Merci, je vais pousser. Je vais pousser la voiture. Elle <rire> est un peu en panne, la voiture de Kaufman. Bonne soirée, Laurence. Bisous, David. Nous, on se retrouve dès demain, dès 17h, c'est que du fun. À demain, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. ciao. La Pi Hour sera de retour à la rentrée. Et en attendant, ce sont les meilleurs moments sur Fun Radio. Allez, mais c'était qui qui chantait ça Mais c'est Billy Crawford. Oh. Miss Mika. Ah, allez, Miss... En hey, Paris la Mais non, attends, attends. qui c'est qui chantait ce truc, s'il vous plaît 3044 si vous avez une idée Allez, c'était un... C'est pas Billy Crawford qui chantait ça si, Non, Billy Crawford c'est Keep on track it, Oui, mais il en a Elle fait deux fait pas, là, si. Et il a fait Miss, mais jamais de la vie, c'est ça Attends, Billy, Billy avec un Y Euh, tu, non, tu connais pas, euh... Billy euh... pas Billy Crawford ou quoi Billy avec quoi Un I y Ben, je sais pas en fait Comme la sauce Billy Non, Billy Crawford, il n'y a pas de talent, ça je sais Sinon, un ou un Y Mais vas-y, je check aussi, Sandro, c'est toi qui coin de la, la... musique. Euh... Je vais la machine, en fait, de Billy. Va... C'est vrai Non, Crawford, <rire> mais Crawford. Crawford, Cherque. alors, c'est... Ah, c'est Dante Thomas, on me dit. Ah ouais, ok. Tu connais pas ça Crawford. Ah, voilà. Billy Crawford, j'en ai un seul. Ah, bon. Allez, vas-y, fais pas, péter. Pas sûr que c'est le bon. On hein. va se mettre en mode baby-blank après. Hein, mais, euh... Ah, bah, tu vois, voilà Ça, c'est Billy Crawford! Ah, c'est pas Miss California, ça, non? Non, c'est pas okay. Miss California! Euh... Ah. Mais Hakim, il nous dit que c'est Dante Thomas! Dante Thomas! Si c'est ça, au final. Cherche Dante Thomas, met Dante Thomas! Attends, dans la machine! Non, en alors. fait, a... c'est comme un karaoké enfin, dans de radio. vous mettez des noms dedans, Et paf, il y a la musique qui sort. Hein, donc on va essayer. Et hey, tu vois, encore Dante Thomas, on le dit au 44 tu vois? C'est que ça doit être lui, au final, hein! J'ai du Dante Thomas! C'est un vieux truc, je crois, je sais plus! Ah voilà! Alors, ah. alors c'est Dante Thomas, je pense! T'as l'impression <rire> que c'est du Billy Crawford, ça? Bon, ça ressemble, hein. Bon, dis, non hey, oh. Attends, Écoute la différence! Attends Et puis mettre dans tes Thomas pour voir. Allez plaît quoi. ils sont la même voix quoi. Mais t'es malade vieux. Tu compares pas dans tes Thomas à Crawford Crofton. Comme c'est bon ce son. Waouh ouais sexy. Attends laisse lui au refrain qu'on kiffe un peu. Il aurait pu s'appeler Billy Crawford hein. Non <rire> Ce son c'est une tuerie et alors le remix là de Mathieu Canabi moi je suis en kiff total hein. Oh là là Ça c'est le remix le remix Oh yeah En fait c'est Miss California mais en mode dance floor quoi tu vois She's Miss California En fait c'est peut-être Dante Thomas qui s'est renommé en Mathieu Canabu ouais, tu vois. <rire> Il a voulu revenir mais en mode dance floor, tu vois. Et Dante oh là Thomas c'était Bill Crawford. Ouais ça devient compliqué tout bon ça. on a trouvé la solution Laisse tomber ici bel été et rendez-vous à la rentrée avec la Hour des 17h sur Fun Radio.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 Gotta take time with this cock up your bomba sit down panita let me see if this is something i can fix yeah. you got somebody other than me don't play the victim when you're with me free time is costing me more than it seems sacrificing things and i want to tell you my intentions i want to do the things that i mentioned i want to benefit from the friendship i want to get the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 Je follow Fun Radio sur Twitter. Rejoignez les milliers de connectés Fun Radio. Hey. Suivez Fun Radio sur Twitter. Jed Electro. C'est parti fun sur Fun Radio. Now playing, on. now, now. Hey, ça se passe comme ça tous les soirs pendant les vacances. Salut, JB! Adon